القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلز شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Des associateurs de notre époque est plus grave et plus grossière que celle des premiers associateurs. Pourquoi Il dit parce que les premiers associateurs associés dans les moments d'aisance et voient un culte exclusif dans les moments de difficulté. Quant aux associateurs de notre époque, leur association est permanente dans les moments d'aisance, tout comme dans les moments de difficulté. Et la preuve est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui voie un culte exclusif. Puis, une fois qu'il les a sauvés, les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Chikhzayda rahimahou Allah ta'ala dit, اللَّهُ هَذِي الرَّابِعَةِ hij leert dat hij de eerste regel Hij Il dit le shir, rahimahullah, il a conclu donc ses règles par cette quatrième règle, dans laquelle, en résumé, il nous démontre que les associateurs de son époque et ceux venus après eux comme est une association pire et plus grossière que l'association des premiers associateurs. Ensuite, il a expliqué cela par sa parole. Car les premiers associateurs N'associez que dans les moments d'aisance. Alors que dans les moments de difficulté, vous incultez exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux associateurs de notre époque, leur association est permanente. Dans les moments d'aisance, tout comme dans les moments de difficulté. في المساجد وكالأماكن الملموقة يأمها الناس بقصد تفريج القربة وإنجاب الولد وإزباغ الرزق واتقاء الفقر وشفاه المرض ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى أما المخلوق فإنه لا يستطيع على مثقال ذرة من جلب خير أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه Il dit et telle est la situation actuelle, c'est-à-dire que ces sanctuaires qui sont adorés dans la majeure partie du monde islamique aujourd'hui, comme les saints qui sont enterrés dans les mosquées, comme ces endroits connus vers lesquels les gens se dirigent, avec pour intention de dissiper leurs difficultés, d'obtenir des enfants, D'obtenir une subsistance, d'être préservé de la pauvreté, de guérir d'une quelconque maladie, ou toute autre chose, ou toute autre demande parmi celles que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Quant aux créatures, ils ne peuvent rien accomplir. Ils ne peuvent ni profiter, ni apporter un bien, ni repousser un mal dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Mm -hmm. بان المشركين الاولين كانوا يخلصون في حال الشده بقول الله تبارك وتعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين اخلصوا لحاجتهم ولتفك كربتهم ولم يخلصوا لله الصادقين لأنهم إذا, دالت لانهم اذا زالت عنهم الشده رجعوا الى شركهم وباطلهم كما قال الله تعالى فَلَمَّا Ensuite l'auteur rahimahoullah, il a démontré que les premiers associateurs voient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de difficultés. d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah en lui un culte exclusif. C'est-à-dire qu'ils lui un culte exclusif de par le besoin qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, afin qu'ils les sortent et qu'ils leur accordent une issue. Et ils n'ont pas voulu un culte exclusif en étant véridiques envers Allah. Et la preuve de cela, c'est que dès qu'ils sont sortis de la difficulté, ils reviennent à leur association et à leurs œuvres fausses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis, une fois qu'il les a sauvés, en les ramenant sur la terre ferme, les voilà qui lui donnent des associés. Ils voient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de difficulté. Pourquoi Parce qu'ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à être capable de les sortir d'affaire Et que leur divinité ne pouvait rien pour eux en ces moments-là. Mais ils n'étaient pas sincères dans cela. Et la preuve qu'ils n'étaient pas sincères, c'est qu'une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala les avait sauvés, ils retournaient à l'association. Ensuite, Chirzaid rahimahullah, il dit, MUKHRISINALAHU FI HALI RAKHA WA FI HALI SHIDDA WA FI KULLI HALI MINAL Il dit ce qui est demandé aux communautés de la terre, c'est qu'ils soient monothéistes et qu'ils voient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans les moments d'aisance ou que ce soit dans les moments de difficulté et en toute situation quelle qu'elle soit. AMMA HIIDAS TASLAMU LILLAHI FI AUQATI SHADAID waarsherokt bij Allah het geval de rust, want dit is het Allah Subhanahu wa Taala in de momenten van moeilijkheden en om hem te geven om alors in de momenten van dan is dit van de associëren. al bi wa la yubighuhum al-shar māh makan al-zulufuhum wa Cette œuvre pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne les excuse pas et que la législation ne permet pas quelle que soit leur situation si la preuve leur a été établie. Allah subhanahu wa ta'ala ne les excuse pas pour cela et la législation ne leur permet pas quelle que soit leur situation si la preuve leur a été établie. Voilà donc la quatrième règle que le shir rahimahullah a mentionné. Le fait que des associateurs de notre époque sont pires et commettent une association pire et plus grave que les premiers associateurs. Car leur association est permanente, contrairement aux premiers associateurs qui eux n'associaient que dans les moments d'aisance et voient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de difficulté. Et certains savants ont montré d'autres points démontrant que les associateurs dans notre époque commettent une association plus grave que les premiers associateurs. Et peut-être que l'on abordera cela dans d'autres livres. Bi Ibn ta'ala. Al. Shirzai, rahimahullah il conclut en disant. la hij Il dit donc pour conclure ces quatre règles font partie des règles les plus profitables dans le domaine de la croyance et dans le domaine de l'unicité et pour démontrer l'unicité et sa clarté, ainsi que la situation des associateurs selon leurs différentes sortes et leurs multiples communautés et générations. Et ceci n'est que dans le but que l'homme comprenne le tawhid, qu'il comprenne l'unicité, et qu'il comprenne les multiples formes d'associations contre lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala en garde. et ce, afin de s'en éloigner et s'en écarter intérieurement et extérieurement, Wallahu wa sallallahu ala nabina Muhammad iwala alihi wa sabihi wa sallam. On a donc terminé la lecture de ce commentaire bénéfique du noble cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madhadi rahimahullahu ta'ala, de cet épitre immense al-Khawa'id al-Arba'a, de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Fa makana min sawab, fa min Allah, ma makana min naqsin wa min khatar. فمني ومن الشيطان وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين